Tout le monde sur la POC, je vais gagner ton animateur et avec moi cette semaine. Euh, la semaine la, de, la dernière fois, j'appelais Sylvain le, le, le gris de par la sagesse et tranquillement, tel un gandalf il deviendra blanc. Sylvain Rio est avec nous. Salut, salut tout le monde. Salut. Et euh, ben, il est là pour une deuxième fois en ligne. Euh, prenez pas ça comme étant une habitude. C'est parce que la conjoncture était bonne. Les étoiles sont alignées. Avec nous pour parler de son club, de ses chouchous, les Capitals de Washington. Avec nous, le célèbre, l'unique, Jeff Drouin. Hey euh, JB, on scam, on scamme un peu. Je sais que je suis famous. J'ai failli te faire ma petite chanson d'entrance comme je t'ai faite la dernière fois. <rire> ouais, famous! <rire> Qu'on entend partout, sur tous les, les, les podcasts de production podcast euh, parler de lutte, de baseball, de country. La vie est belle. La vie est très belle, tu sais. C'est comme ça, le BTB, il fait beau, il fait chaud. Nous autres, c'est déjà l'été, ouais Oui, tu sais. <rire> le festival des tulipes <rire> au mois de mars. <rire> ouais. c'est <rire> là que ça se passe. Vous, vous voulez de l'été, go, tu to voulais tout en Abitibi? Ben, c'est pour ça que ma blonde s'est emmenée en Abitibi. Ben, je crois bien. Tu sais. Sans ça, elle serait jamais allée. Là. Ben, non, moi, je l'avais. C'était pas la théorie de JB et moi hors d'onde, mais là, on <rire> peut pas élaborer. Non, on ira y là, mais... pas là-dessus. <rire> Euh, bon, ben écoute, euh, décollons tout de suite le show. Je vais faire un peu euh, la nomenclature là, de la saison du, euh, des capitaines de Washington, euh, placer un petit peu les les, les affaires. Par pression, on va on va décoller, Jeff, sur euh, ton amour, d'où ça vient et tout ça. En ce moment, au moment d'enregistrer, nous sommes le 8 mars 2018. Les Caps de Washington ont 81 points. Ça, ça les classe deuxième dans la métropolitaine, tout, tout juste derrière la formation des Penguins de Pittsburgh et euh, tout juste devant deux points d'avance sur les Flyers de Philadelphie. Donc, font les playoffs. Euh, Ovechkin est le meilleur buteur cette saison dans la Ligue nationale au moment où est-ce qu'on parle. Euh, il est à 40 buts et devance Lenné et Malkin qui en ont 38. Et euh, en termes de pointeur dans la Ligue nationale euh, et de son équipe, c'est le leader Ovechkin avec 72 points, ce qui lui permet d'être au 13e rang. Voilà, c'est l'état des forces, la situation des Caps de Washington. Jeff. Oui, mais c'est tu quoi? quoi? Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a tellement de gens qui me chient dessus qu'Alex Ovechkin est un joueur fini Wow, pas de trouble, 32 ans, 40 goals, il est encore là. <rire> Puis euh, on va avoir des affaires à jaser, euh, entre autres sur Ovechkin. Une savoureuse euh, citation que j'ai euh, que j'ai trouvée sur euh, The Athletics de la part de son coach sur euh, ce qui son euh, ses résultats, ses performances. Et on va essayer de voir euh, comment ça se contente de faire avec tous les, les joueurs de talent dans la Ligue nationale. Je pense que euh, là-bas, à Washington, on a compris une partie des affaires que peut-être d'autres clubs n'ont pas compris. Mais d'abord, je veux que tu nous expliques, euh, Jeff, d'où ça vient cet amour-là pour les caps de Washington. Parce que euh, je veux comprendre, d'un, puis deuxièmement, il n'y a pas toujours eu Ovechkin, c'était pas toujours Rose à Washington, et pourtant, tu les aimes avant Ovechkin. Fait que il faut je que je comprenne. Que là. Je suis vraiment content que tu le précises, parce qu'il y a des gens qui pensent que j'ai commencé à aimer les caps de Washington, la journée où Ovechkin a été sélectionné au repêchage, mais c'est n'est pas le cas. Ça date exactement du... 10 novembre 91 À cette époque-là, j'avais 10 ans. Puis euh, à Radio-Canada, il y avait un match. J'étais nordique de Québec. Ils jouaient contre les Capitals de Washington. Imagine-toi donc. Puis les Caps ont eu une grosse saison cette année-là. Un début de saison incroyable. Ils ont planté les Nordiques 10 à 3. Et là, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est ça, cette équipe-là? Tu sais, » J'ai 10 ans ah, Moi, là je commence vraiment à comprendre le hockey, la game, tout ça. » Il y a eu une bagarre euh, opposant à All contre John Cardick. Euh, Dino a scoré deux goals. Dale Hunter, il était fumant contre son ancienne équipe. Fait que Ça ça a été comme le début. Dans la même année, ça c'était en 1991, on s'amène, mettons, à l'été 1992. J'achète des cartes au pitchy, au dépanneur. Puis cette année-là, c'est la série 91-12. Les cartes sont bleues. Je ne sais pas si vous avez connu ça, cette série-là. Le dos des cartes est bleu. Il y a une gomme dans le paquet. Euh... Non, moi, je n'ai pas connu ça. Moi, c'est les 91. Oui. 80, ouais exact. Avec ouais. les 72 000 euh, cartes de Martin Brother recru avec son pinch mou et sa casquette molle. <rire> ouais, ça ressemble à ça. Mais cela, il est, dans, il est un peu plus vieux que moi, si je me rappelle bien. Fait il a connu ça les... Oui. <rire> Bon, ben là, il y a un paquet, puis cette journée-là, je me souviens plus c'était quand, mais moi, de juin, juillet 92, je m'ajoute trois paquets au dépanneur. Le dépanneur principal, dans mon petit village, lasserre en Abitibi. J'ouvre le deuxième paquet, je pogne Peter Bondra, puis sur la photo, il n'y a pas de casse. Il y a son gelet rouge des caps, le gars, il y paraît bien, il y a un beau look. Tu sais, j'aime ses gants, j'aime la façon qu'il y attache ses patins. Je dis, « Calique, ils sont beaux, ces chandails-là. » Là, je me mets à collectionner et tout ramasser les cartes des Capitals. Puis là, le Noël de 92, je demande un jersey des Capitals et j'ai reçu mon jersey des Capitals. Il n'y avait pas de nom à ma arrière, mais j'avais quand même mon jersey des Capitals à l'âge de 11 ans. On jouait au hockey dans la rue, mais j'étais les Capitals. J'étais Peter Bondra parce que c'était mon premier joueur favori chez les Caps. Mes Chum rien de moins, mais moi, je suis fier d'être différent des autres. J'étais tout seul là, à aimer les Caps de Washington, puis je suis encore tout seul dans mon coin à aimer les Capitals de Washington. <rire> fait l'histoire part pas mal de là. Mais un fier, tu sais, malgré les vents, malgré la marée, malgré les intempéries, tu demeures un fidèle. Je, je demeure c est, c est fidèle. C'est là qu'on euh, vous vrai. Je pense que oui, mais tu sais, euh, ça n'a pas toujours été rose parce que j'ai pris ça très, très, très dur à certaines occasions. Euh, en 98, ils ont été éliminés en quatre matchs par les, les Red Wings de Détroit pour la finale de la Coupe Stanley. C'est la seule finale de la Coupe Stanley que cette équipe-là a eue. Euh, ça me fait mal. T'sais, à cette époque-là, j'étais quand même rendu à 17 ans. J'étais à la fin de mon adolescence. C'était mon équipe. C'était plus fort que jamais. Là. Euh, également, en 2010, on se souvient, là, avec Jaroslav Alak. Ça, je pense ça me détruit, là. On était trois 4 de mes chums chez nous. On écoutait les séries. C'était les Caps contre le Canadien. Hey, pour une fois que tu avais du monde pour écouter les games des Caps. Hey, exactement. <rire> que, on écoute ça. Puis tous mes chums étaient Canadiens. J'étais seul avec mon Jersey. La journée qu'ils ont été éliminés, j'avais mon, mon Jersey Niklas Backstrom. j'avais un tas de chips. Je l'ai pitché dans la TV. Puis j'ai été pendant deux semaines à pas parler à mes chums. Ce pas des jokes. Là. Deux semaines à pas les appeler, à ne pas vouloir écouter de hockey. Euh, Rien, le nada, j'ai été as renfermé as vécu, chez nous, T'as vécu le plus proche d'une dépression que t'as vécu <rire> ben, dans ta vie. C'était puissant. À un moment donné, j'ai dit crime, je suis en train de virer fou. <rire> tu sais, ce virage-là, ce, ce virage je dis pas, mais bref, je suis viré encore plus fou quand que les Nationals de Washington sont arrivés à Washington. Parce que moi, j'étais un fan des Jays depuis longtemps. Mm -hmm. Fait que quand que les Expos ont déménagé à Washington, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? J'ai dit, je suis venu un fan des Nationals, tu sais. Fait que moi j'aime la ville de Washington puis depuis longtemps j'aime les Caps puis ça date pas d'Ovitchkin. Tout à fait. Mais écoute, une belle nomenclature. Fait que 11 ans le début de, de, de cet amour-là, un Jersey, fait que, si tu veux pas tu, tu, tu peux pas changer de club là, c'est trop ancré profond là. Non, je suis pas capable, je suis incapable puis tu sais, je dis pas que j'ai Montréal, c'est une équipe que je vais suivre quand même pour le travail tout ça, mais T'sais, c mon équipe s'est ancré en moi. C'est les Capitals de Washington. C'est devenu vraiment. C'est vrai que c'est devenu plus puissant encore que ça l'était déjà quand qu on a drafté au J'étais fier, j'avais hâte de voir ce train-là arriver dans l'île nationale. Puis dès sa première saison, c'est imposé. Après ça, on a eu Niklas Backstrom qui était drafté en 2006. Lui aussi, je l'attendais. Fait que, t'sais, J'ai aimé comment que George McPhee a monté son club puis là tu vas me dire ouais mais là Jeff il a tradé Philippe Fosberg, contre Martin Irap, puis euh, Latta. » Ben oui, il en a fait des erreurs mais il a fait beaucoup de bons coups, c'est pas pour rien qu'il était là euh, quasiment deux décennies là. <rires> ouais, puis tu sais, il n'y a pas un GM qui est 100% anyway, là. Non, exactement. Tu sais oui, ça c'est une belle gaffe. Tu sais oui, ça c'était une belle gaffe, mais gars, tu sais sais pas puis tu sais quand tu y vas en ligne, des fois tu sais tu tu fais, tu sais, ces gars-là, à un moment donné, ils sont émotifs aussi, tu sais, puis ils voient, là, que, OK, là, c'est là que ça va se passer, tu sais, puis, regarde, il n'y a pas un DJ qui est à l'abri de tout ça, là, mais, tu sais, on a regardé ce qu'il fait là, avec Vegas, là, c'est... Ouais, c'est extraordinaire. Moi, c'est un, un GM que j'apprécie. Quand il y a eu le poste avec Vega, j'ai dit ils ont, ils ont trouvé l'homme de la situation. Puis en plus, il a embauché Gérard Galant. Fait que bref, euh, j'ai vraiment apprécié son passage avec euh, les Capitals de Washington. Là. Il a changé la donne, il a construit une équipe gagnante en saison régulière, je le précise, parce qu'il y a pas encore. Euh, Au y vie, a pas encore de couple, les boys. Non, non, on le sait, puis ça va être un, un sujet un petit peu plus tard, mais avant, je veux revenir euh, te, te parler de, euh, du travail, parce qu'on euh, le sait, tu es sur le, le, dans les coulisses, mais je veux, euh, je veux parler plus de l'angle euh, d'un amateur d'un autre club, mais qui passe sa vie à couvrir un club. C'est... Comment est-ce que ça, ça, ça se passe pour toi d'avoir cette distance-là versus le club que tu couvres, versus le club que, que tu aimes? Puis est-ce qu'il y a un avantage là-dedans de ne pas être un fan, de pas avoir l'aveugle, d'être pas aveuglé par la partisanerie quand tu écris puis tu travailles sur des dossiers à propos du Canadien? Bien, je pense que je peux être plus objectif, mais tu sais, je vais faire des articles puis on me fait caca dessus puis on me traite de fafan alors que je suis loin d'être un fan du Canadien, comme je le mentionne. Je les déteste pas, je les aime. mais C'est pas mon équipe. Moi, j'ai un travail à faire. Si chez Weber, je joue comme de la marde, je le dis. Si chez Weber, je joue bien, je le dis. J'essaie de dire les vraies choses le plus que je peux selon ma vision à moi. Puis je pense que je suis objectif dans mes propos. Euh, puis ben, la preuve, c'est que quand je parle des caps, des fois, je viens trop émotif. Je suis moins objectif. Fait que je pense que ça peut m'aider de couvrir un autre club, évidemment, dans mon métier. Bon. Mais tant mieux. Bon, situation euh, actuelle des, des Caps, nous on le dit, sont deuxième dans la métropolitaine derrière, euh, derrière Pittsburgh. Euh, une des affaires que, parce que je faisais ma petite recherche avant le show, puis une des affaires que je veux jaser euh, jaser avec vous autres, les boys, tu sais, la date limite des transactions, on se fait à peu près 1001 euh, scénarios. On se dit qu'est-ce qu'une équipe peut faire. La formation des Caps n'a pas, pas rien fait de vraiment magistral. Et la raison vient probablement de l'espace qu'ils ont sous le plafond salarial. Essayez de guesser guess un chiffre. Je pense pas que vous ayez une page de Cap Friendland avant de vous autres, là. Mais essayez de guesser à combien d'espace les caps vont finir du plafond salarial. Ben, là... Le, le... Dis-nous la réponse. Dis-nous okay. la réponse, on va là. <rire> les caps... Vont finir la saison avec 9 414 de lousse sous le plafond salarial. Calvaire, hein? C'est ridicule. Ouais. C'est même pas un des d'accent sur un budget de 73 millions. Non, c'est ça. <rire> Puis, tu sais, imagine avec les bonus de performance, parce que ça, les bonus de performance, tu peux, je pense, les décaler sur la saison suivante. <coughs> tout à là, fait. Exact, exact. Fait que, tu sais, imagine, ça veut dire qu'ils sont au-dessus si tout le monde atteint les plateaux pour les, les bonus de performance. Fait que c'est serré, là. C'est tête solide, le plafond salarial à Washington. Fait que ça explique un peu les nos mouvements là. À part le fait de, de ramasser Yerabek, là, il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire. <rire> ben, on a ramassé des gars de profondeur comme Yerabec puis Ketney, pour venir nous aider un peu au cas où il y a des blessés. il y a quand même un excellent noyau. Puis ce que j'aime, moi, cette année chez les Caps, c'est qu'on joue avec beaucoup moins de pression. Dans le passé, ils finissaient régulièrement les premiers de la Ligue ou les premiers de l'Est. Le, de, de Beaucoup de pression. Ah, les caps sont des aspirants. Ils vont gagner la coupe. Ils ont excellent... Il y avait une pression supplémentaire aujourd'hui qu'on n'a pas. T'sais, cette pression-là est maintenant chez le Lightning de Tampa Bay, selon moi, ou peut-être même les Penguins qui souhaitent... Oui, tout à fait. Pour une troisième fois. Fait qu'eux autres, ils jouent un peu plus lousse, si je peux me permettre l'expression. Fait que je pense que ça pourrait lui donner un certain push pendant les séries, mais peut-être que je me trompe. Mais moi je trouve qu'ils joue moins nerveux, moins stressé. Ouais. Ouais puis, puis si je peux me permettre, moi je pense que je pense qu'ils ont compris aussi. on les a vus très actifs les dernières années euh, au niveau de euh, de de, de Euh, à la date limite des transactions, justement, tu sais, on a juste pensé en salle l'année passée à Chatham puis là, ça n'a comme pas fonctionné, t'sais. Moi, je crois aussi à un moment donné que, quand ces gars-là sont ensemble, 7-8 mois, quand tu greffes un nouveau morceau, peu importe le talent de ce gars-là, là, souvent, là, ça ne marche juste pas, t'sais. Ça peut briser la chimie. Le gars, il arrive. Totalement. le gars, il arrive d'un noyau avec des, des chums qui ont joué 70 games ensemble auparavant. Le gars, c'est un « no-body, il est nouveau. Il prend la place d'un de leurs chums qui est tassé. fait que Ça peut déranger l'équipe. Euh, c'est ce que j'aime. On est resté euh, avec l'équipe qu'on avait là, avec le groupe qu'on avait là. On a ajouté juste des gars de profondeur. « That's it, puis il les performe. Un gars comme Tom, Tom Wilson prend de plus en plus de place. C'est un gars très physique, capable de scorer des gros buts au moment opportun. Euh, J'aime vraiment ce que je vois. L'arcellaire est en train de s'imposer. Tu sais, on, on le détestait-tu euh, quand il était à Montréal? Ben, Zéro que, vision, hockey que... Sense de Barbotte. <rire> Là, il joue dans son trou sur, la troisième, sur le troisième trio. C'est ça. Mais après, il est exactement ouais, est dans ça, le rôle qu'il fallait qu'il occupe. Qu on, on espérait donc, en échange d'Alack, d'avoir quelqu'un qui n'était pas pour avoir ce rôle-là. Exactement. puis Il y a des bons de pied Brett Conley, Andrew Brokowski C'est un bon trio. C'est un trio dynamique. Euh, moi, je trouve que c'est très bien euh, partager le talent, le grit de cette équipe-là, capable de jouer au physique également. C'est juste le premier trio, Tovéchkin, Wilson, aux ailes de Backstrom. Là, euh, c'est assez intimidant quand affrontes cette équipe-là. Bref, euh, je suis content, puis je suis positif euh, pour le, le, le tournoi printanier. Je pense qu'il pourrait surprendre euh, plusieurs personnes. Dans Ligue nationale, on parle souvent de fenêtres d'opportunités pour gagner la Coupe cette année. Euh, là, les, les Rangers viennent d'annoncer qu'eux autres, ils repassaient en reconstruction, que malgré certains très bons éléments, euh, que la recette n'était pas suffisamment là pour pouvoir espérer euh, gagner une Coupe cette année et qu'il était mieux de passer par la case reconstruction. Mais la formation des caps de Washington de, commence à avoir des leaders qui sont quand même euh, assez vieux. Avichin a 32, Backstrom a 30 ans, Oshie a 31 ans. Euh, tu as quand même certains, euh, certains de ces éléments-là. sais Niskanen a 31 aussi en défense. Est-ce que s'il y a une fenêtre du côté de Washington, selon vous autres, est-ce que cette fenêtre-là, elle est ouverte? Et si elle l'est, pendant combien de temps qu'elle va l'être? Ben là, elle est ouverte à peu près depuis... Euh, ben c'est ça, ça, y a, ça fait un bout, là. 6-7, euh, peu, là. Ben ça. ça fait depuis 2010, là. ça, fait 9-10 ans que la fenêtre est ouverte puis elle est encore ouverte malgré tout malgré tout cette année. Fait elle se referme tranquillement puis je pensais qu'elle allait être plus fermée que ça cette année, mais je me rends compte que je suis surpris de ce que, de, du produit que nous offrent les Capitals de Washington. Donc, la fenêtre est encore ouverte cette année puis comme tu le dis, oui, il y a des gars qui vieillissent Ça peut se rapidement, donc euh, il devra capitaliser puis être capable de vaincre l'hostie de bête noire des pingouins de Pittsburgh que je me lève la nuit pour haïr. <rire> faut dire qu'il se ramasse, euh, ça, ça fait des très belles confrontations en série, mais euh, quand ton opposant, c'est celui qui gagne la Coupe, c'est parce que tu n'étais pas dû. Ouais, tout à fait. Euh, oui, puis on dirait que c'est ça le karma des Capitals de Washington. Soit qu'ils sont pognés contre les pingouins, Où ils se pognent contre l'équipe Cendrillon que personne n'avait arrivé puis qu'ils se rendent jusqu'en jusqu finale d'association ou en finale de conférence, comme Montréal en 2010. Puis ils, on dirait que c'est comme leur karma en ce moment, tu sais. De, de, de, ils ont soit les assis pingouins d'un jambe ou ils se ramassent contre l'équipe Cendrillon que personne a, venu, a, vu, a, a vu arriver avec un goleur qui gosse sa tête puis qui vont les sortir, tu ouais, comme le Canadien. Euh, D'ailleurs, parlant de, de, de gardien, cette année, Oldby n'est euh, pas le gardien dominant. Il est chiffre plus ordinaire, 3,03 euh, 3 d'efficacité, euh, de, en fait, de moyenne de alloués et euh, 907 d'efficacité. Euh, par contre, une chance, Grubauer euh, fait la job, 236, 922 euh, d'efficacité. Est-ce que, euh, le, passer à la prochaine étape, puis de, de, de profiter de l'opportunité dans cette fenêtre-là qu'on vient de discuter, Est-ce que ça passe par Grabauer ou ça passe par euh, Oldby? Sans aucun doute par Oldby. C'est le gardien de confiance de cette équipe-là. Tu sais, il goal des games, c'est épouvantable. Il va encore en l'angolier euh, 55. L'an passé, il a goalé 63. Euh, c'est l'homme de confiance. Les boys veulent jouer pour lui. Il a peut-être pas l'étoffe des autres années, mais moi, je pense que, même qu'on arrive en série, ça va être une nouvelle saison. Puis, je souhaite qu'il soit, euh, qu'il ait renoué avec sa confiance, mais c'est l'homme de confiance sans aucun doute de, de Barry Ross. Oui, puis comme tu l'as dit, juste le fait que avec avec un bon adjoint, que cette saison, il soit capable de jouer 55 games au lieu de 63, 65, 67, ces 7-8 games-là, là, ça va y avoir fait le plus grand bien aussi. Absolument, parce que tu sais, on le voit de plus en plus, les, les, les gardiens de but ont de la fatigue chronique. Tu sais, on le levait avec Kyrie Price, euh, Vasilevski avec le Lightning euh, tout récemment. Euh, faut faire attention. Je pense que ça devient de plus en plus difficile de gauler des 65 games et plus. Fait que tu reposes ton gardien numéro un, arrives en série, comme tu le mentionnes, Sly. Il est plus reposé puis il y est prêt à faire face à, aux nouveaux défis. Totalement c'est ce qui devrait se passer, tu je pense que justement, ben, et puis tu sais, puis ce qu'on oublie ça, c'est que tu oui, là, les gardiens, sont plus grands, sont plus gros qu'avant, mais tu quand tu te jettes ça à glace, minimum 50 à 60 fois par match, sur un frame de 6 c'est, 2, si c'est 3, si c'est 4, 215, 220, C'est pas la même chose. Là. Tu sais, as les mêmes hanches que tu fasses 6 et 4, 220 que si tu en faisais 5 et 11 et 180 comme Patrick Roy. Là. Mm -hmm. Absolument. Alors, c'est clair que ça, la physionomie euh, des gardiens de but a beaucoup changé. Les athlètes qu'on qu tente d'avoir à cette position-là, mais le travail, lui, n'a pas changé. fait que L'impact que ça a sur les, les articulations, euh, ça, se fait, ça se fait énormément sentir. C'est là que Bon, on va utiliser un, un petit mot, le mini sur le Canadien de Montréal, mais c'est là qu'un contrat de 10 ans, un gardien de but, pour moi, ne fait pas de sens. C'est 8 vital, ça a, mais c'est la même affaire. Là. Ça n'a aucun sens. Aucun bon sens. Tu ne peux pas construire autour d'un gardien. On en a parlé la, la dernière fois. Je suis venu avec vous autres sur la pote. Ouais. Euh, petit commentaire directement là, du coach, c'est Barry Trotz. Euh, c'est une citation qui, et je, vais, je, vais vous la, je vais vous la lire, Puis je pense que c'est assez facile de, de pouvoir faire de la traduction. Si nécessaire, j'ajusterai. Mais Barry Tots dit à propos d'Oveshkin, il n'est pas parfait défensivement. He swings the wrong way at times. He's not the perfect player, but I don't really know of any good dynamite offensive player who is strong at both ends. Patrick Kane might be the most dangerous offensive guy in the, uh, in the league, but he's not perfect defensively, and Joel Canville uh, will tell you that. His offense, uh, offense, outweighed his defense by a large margin. So, obviously not perfect, but he does uh, he does understand um, the value of his goal scoring. He enjoys scoring, and I tell uh, I think he feels a responsibility to do that. That's his identity. That's what the fans expect from him. Donc, grosso modo, il dit que uh, n'est pas parfait défensivement, mais que son rôle, c'est de marquer des buts. Il est bon là-dedans, puis c'est ce qu'on veut de lui. fait qu'on accepte les carences défensives parce que son attaque, ben, ça a plus de poids dans la balance, ça permet de gagner plus de matchs que ses défauts en défensive. Et euh, ben, on pourrait faire le parallèle avec plein d'autres clubs dans la Ligue nationale où est-ce qu'on se démène à tenter de faire de joueurs euh, au talent offensif marqués des éléments de, euh, défensifs euh, de plus haut niveau, disons ça là-dessus. On essaye énormément de travailler sur des trucs défensifs. Est-ce que, la question elle est là, est-ce que Ovechkin fait plus de bien à son club que de mal et est-ce qu'il peut amener son équipe à gagner la Coupe Stanley? Absolument, parce que là on ne parle plus du même Alex Ovechkin D'il y a 6, 7 ou 8 ans. Il y a souvent des gens qui ont mentionné que c'était bon capitaine, mais mine de rien, ça fait 10 ans qu'il est capitaine. Puis ce gars-là, il ne faut pas oublier une chose il capote à marquer des, des buts, il carbure à ça. Euh, à l'époque que Mathieu Perrault jouait là, j'ai eu une discussion avec lui euh, à Drummondville lors de nos. Euh, euh, Charles David Beaudoin organisait du, euh, du, du 4 contre 4. Puis Mathieu Perrault était là, j'ai jasé avec lui d'Alex Ovechkin. Puis il me disait « Ovi, c'est le premier sur la glace à lancer des rondelles, puis à lancer des rondelles, puis à lancer des rondelles. » Puis José Théodore a mentionné la même chose à TVA Sports, parce que José a toujours été un grand défendeur d'Alex Ovechkin. Euh, dit la même affaire que Mathieu Perrault. Lui, il est sur la glace le premier. Il shoote le puck, il shoote le puck, il shoot le puck. Il veut être le meilleur marqueur. Il veut aider son équipe en marquant des buts. Puis je pense qu'un Ovechkin à 32 ans, il a acquis beaucoup de maturité. C'est l'image de la concession. Le propriétaire l'aime comme son fils. Il est bien là-bas. Il a maturé. Moi, je pense qu'il est rendu à un niveau qui est capable d'amener cette équipe-là jusqu'au bout. La seule chose qui doit euh, peut-être changer ou modifier, c'est quand il arrive dans une série on dit « vire fou » puis il se met à frapper comme un astide déchaîné. Euh, 4, 5, 6 mises en échec par match, puis il oublie un peu son, son côté offensif. Puis il se concentre trop à distribuer des mises en échec, puis à patiner à fond la caisse pour aller distribuer ses, distribuer ses mises en échec. Donc, il gère moins bien son énergie. Moi, je pense que c'est ça. Faut qu il faut qu'il change en série. Souhaitons qu'il le fera parce que je pense qu'il sait que c'est un peu son problème. Il veut tellement qu'il veut pas de la bonne façon. Mm -hmm. Ah, je suis d'accord avec toi. Euh, t'sais, moi, t'sais, tu sais moi, tu sais, tu ça, Jeff. On en, on en a parlé souvent. Et moi dans tu dans mes chandails que j'ai, euh, nom et non et numéro j'ai mon Gretzky et mon Connor McDavid. J'avais un piqué Souban et j'ai un Alex Ovechkin. Le premier chandail de hockey que j'ai acheté à mon fils, c'est un chandail d'Alex Ovechkin. Je me souviens de, de ça. Depuis qu'Alex Ovechkin est arrivé dans la Ligue, j'adore ce gars-là. J'adore justement cette énergie-là. J'aime le fait que, et je fais souvent le parallèle avec Piqué Souban, bien qu'il est moins flamboyant que Piqué, j'aime le fait que ce gars-là aime jouer au hockey. Ce gars-là aime marquer des buts. Ce gars-là aime gagner. Puis il aime pas perdre. T'sais. Tu vois qu'il aime gagner. Tu vois que c'est un fier compétiteur C'est, c'est un gars que j'adore. Et je suis d'accord avec toi qu'en série, il gère moins bien son énergie. Mais on va mettre ça sur le dos de justement que peut-être qu'il était plus jeune et tout. Puis je pense qu'il voulait, dans le fond, il est victime un peu de. Moi, je vois ça comme une forme de leadership, tu sais, qui veut montrer l'exemple au reste de la gang de hey suivez-moi tu moi je le fais moi j'y vais c'est pas ma job mais j'y vais les frapper puis je vais les faire puis je vais va leur faire mal puis ils vont se rappeler de moi puis je vais va être là pour aller marquer le gros but pareil moi je vois ça vraiment comme du leadership oui avec la maturité parce que je suis d'accord avec toi il y a pris une maturité énorme Dans les deux dernières saisons, il continue d'avoir du fun autant qu'il en avait, là, tu, sais, tu le vois, il tripe, tu sais, il lance des rondelles, des estrades. Tu sais, C'est un gars qui aime ça, là. Tu sais, il aime jouer au hockey. Puis, <coughs> ce gars-là, depuis les deux dernières années, il a cette espèce de coche de maturité de plus qu'il a pris. Euh, non, moi, je pense que, écoute, euh, moi, j'y crois fortement aux Capitals de Washington cette saison. Euh, puis, je, puis je vais me faire tirer des roches, mais moi, je crois plus aux Capitals cette année dans l'Est que Pittsburgh ou Tampa. Ben c'est pas moi qui vais pitcher de roches, ça c'est certain. C'est sûr et certain. là. <rire> mais déjà là, Vasilevski a commencé à dire qu'il était... Oh, J'ai beaucoup joué. C'est deux équipes qui ont joué la pédale au fond. Pas que Washington n'a pas joué à pédale au fond, mais je pense qu'ils ont compris justement de doser leurs énergies. Avec le fait que Oldby a gaulé, il va avoir gaulé 7-8 games de moins. Tout ça sont des facteurs qui ils n'ont y pas, y pas touché à leur chimie. T'sais, regarde, on est. C'est nous autres, puis on va à la guerre. Nous autres, ça a marché toute l'année. Ça va marcher en série aussi. Et, non, moi j'ai. Moi, ils sont dans mes favoris. Ils sont dans mes favoris, moi aussi, parce que, comme je le mentionne, j'aime le noyau. Puis, en plus de ça, je le dis, puis je le répète, là, ils jouent sans pression ou avec beaucoup moins de pression d'être les meilleurs, les plus, les grands aspirants et tout ça. Fait ils vont rentrer avec cette pression-là en moins. Ils vont rentrer avec un holby qui est reposé, qui va être prêt. tu sais, T.J. connaît une saison ordinaire. Je m'attendais à plus de sa part, mais c'est un gars de série. Fait que Je pense que lui aussi... Ah, c'est un payé. money player. Ah, exactement. Fait que en série, des gars comme T.J. Hoshi, ça l'explose. Des gars comme Tom Wilson, c'est fatigant. Au ouais. on dit il n'y a pas de points en série. Euh, je pense qu'il y en a qui n'ont pas analysé ces statistiques. Non, ça, c'est... Le... Le... Puis C'est une affaire que je sais que J.B. et moi, on voulait absolument en parler, mais je pense que c'est vers là qu'on se dirige. Oui, tu peux y aller. Moi, cette espèce de, de, de, de, de... c'est parce que c'est facile de dire Ah, les caps, ils choquent. » Mais comme, comme tu le mentionnais tantôt, euh, Slide, c'est que il y, y a soit une conjoncture, c'est le club Sandrillon qui te pop une performance de, de Mongol, soit il y pongent le gars, en fait la team qui va gagner la coupe cette année. Non, à un moment donné, euh, y a pas de bon favorable qui, qui va pour, euh, pour cette formation-là. Étrangement. Pourtant, sais euh, en playoff, euh, 9 en 14, euh, 12, en, euh, 12 en 12, 8 en 13. Alors, ça se passe pas mal. Là. Il y a non, 40 non. Goals, 46 goals en 97 games de playoff. Écoute, trouve-moi un autre qui a, qui a un goal à toutes les deux matchs. Ah, C'est ça. Bonne chance. Pis, moi, quand on parle qui te tu sais, je trouve pas qu'il choke. Cette équipe-là, c'est touffe pas parce qu'il amène ça en sept matchs. Il amène ça souvent en prolongation. Les gars se poignent pas le bang, les gars performent. T'es septième match, prolongation, <coughs> un 25e du pitch d'Azer. À un moment donné, je trouve pas que c'est du chokage. Mais non, c'est à... une équipe qui se bouge jusqu'à son dernier souffle. Aussi, exact. À, chaque... à chaque année. C'est plus de la malédiction que du chokage. Ça, c'est selon ma vision à moi. Là. Ouais. Non, puis je suis d'accord avec toi à 150 000 à l'heure, Mais... puis rappelons-nous que sont dans la division des Pingouins encore. Puis tu sais, si on fait le calcul, là, les Pingouins ont gagné quoi? Quatre coupes cette année dans les onze dernières années? Une affaire il euh, a sens... En fait, trois. Euh, C'est trois, certaines. Euh... Ils s'enlignent s'enligne pour une quatrième s'il si a gagné. Oui, OK, oui, excusez. Ce serait la ben, troisième de suite, puis il en avait déjà eu une avant. Bon, tu sais, ça donne quand même trois coupes sur une période de dix ans. Il mm -hmm. y en a deux autres qui sont allés à Chicago. Puis deux autres sont allés à Los Angeles. Il reste plus grand-chose. Non, c'est ça. Tu euh, sais? Non, exact. Fait que, moi, moi, je mets ça sur... Tu sais, t'as le facteur chance dans le sport d'aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, si tu rentres en série, tu te fais balayer en quatre matchs, tu n'es pas présenté. Là, tu es un choqué, ouais. Tu as fini premier, tout ça. Mais les autres, ils arrivent, puis ils se battent jusqu'au bout. Moi, je trouve ça excitant que tu les matchs de série des casques parce qu'ils m'en donnent pour mon argent. Vraiment. Mm -hmm. Non, puis euh, c'est ça. Au moins, ils se rendent en série. Je veux bien, là, tu sais, un club qui... Euh, mettons, on va prendre le Canadien par pur hasard, je pense à cette équipe-là, mais qui, une année, se rend en finale de la, de la Coupe, puis la saison d'après, fait pas les playoffs. L'année d'après, va mourir en première ronde. Après ça, l'année d'après, va retourner en finale de, de conférence. Tu sais, d'être tout le temps là, là, là c'est... Pour moi, c'est mieux que d'avoir une run qui est le fun une fois de temps en temps. Ben, c'est parce que les autres, ils n'ont pas d'identité. Moi, c'est ça que je trouve plate. Ils courent après leur queue, ils tournent en rond. Puis du côté des caps, on a instauré un groupe de leaders que ce même groupe plusieurs années. Euh, puis c'est construit, eux autres, c'est de la robustesse, de la vitesse. Le Canadien change d'idée comme il change de bobette. Fait que tu sais. Moi, j'aime ça une formation qui s'en va avec son identité, son trademark, puis il ne démarre pas de ça parce qu'il est convaincu que ça fonctionne. Puis ça fait 15 ans qu'ils ont cette identité-là, facile même, encore plus loin que ça, mais au moins 15 ans qu'ils ont cette identité-là d'être robuste, d'être physique. Puis euh, moi, je pense que c'est ça qui, qui fait que les Capitals ont l'équipe qu'elle est. Oui, puis tu sais, c'est une équipe qui repêche très bien aussi. Parce que malgré les succès, ils sont capables d'aller pogner des Johansson, puis y avaient pogné Forsberg, qu'on en a parlé. T'sais, ils sont quand même capables de renouveler leur banque de jeunes malgré les succès puis des choix. Toujours aux alentours du 20-22e rang. Oui. En fait, pour. Euh, tu sais, je vais y aller. J'ai fait ma petite recherche parce que je me demandais justement ça ressemblait à quoi la Banque d'Espoir. Puis dit euh, hockey writers, les classes 25e dans la Ligue nationale pour la Banque d'Espoir. Euh, ce qui arrive, c'est que les jeunes qui. Il euh, y a certains jeunes qui vont graduer vite euh, et avoir un impact dans l'organisation. On parle d'un Bowie là, qui, qui est déjà dans, avec le club, un Vrana, mais grosso modo, l'ensemble du groupe de prospects n'est pas si gros que ça chez la formation des caps. Mais le fait que tes leaders, tes Backstrom, tes Ovechkin sont là depuis si longtemps, ça fait en sorte que ça vient patcher cette, ce manque-là, cette carence-là parce que tes besoins de talent sont déjà comblés. Mais il ne faut pas oublier que l'équipe euh, s'est refait un nouveau visage à partir de 2004-2005-2006-2007. On, on a drafté des gars comme Ovechkin, Backstrom, Euh, Kousnetsov, Mike Green, j'en oublie et j'en parle, John Carlson. On a tout drafté ça. On s'est préparé un noyau. Puis des dernières années, oui, on a sacrifié des choix, des jeunes pour aller essayer de gagner avec le noyau qu'on avait construit auparavant. Ça n'a pas fonctionné, mais on a quand même développé nos joueurs. Moi, ça, ça, juste ça, ça me fait capoter. On regarde les quatre meilleurs marqueurs. Des Capitals cette année, Ovechkin, Kuznetsov, Carlson, Backstrom, c'est des produits des Capitals de Washington. Voilà. Mais le, encore une fois, je ramène la, la nuance c'est que tu as Ovechkin et Backstrom qui ont été repêchés il y a euh, 10 ans, après ça, tu as deux joueurs dans les 10 années d'ensuite. Le, le pipeline n'est pas si régulier que ça. Non, il est, le pipeline était régulier pendant 5 ans. Environ. Là, c'est sûr que dernièrement, euh, c'est pas, pas le même pas qu'à cette époque-là. Non, c'est ça. Fait que oui, il y a des talents qui pop, qui font bien paraître l'organisation, mais en termes de nombre, en termes de volume, on n'est pas au niveau, exemple, de Tampa Bay. Mais là, Tampa Bay, s'il si s'enlève pour une séquence de 5-6 ans euh, à être toujours numéro un dans le top 5 des équipes de la ligue, ben, faut, on se remonterait à avoir des choix moins intéressants et donc, le talent va moins affluer. C'est une logique là, qui, qui est récurrente dans la Ligue nationale. sont Absolument. victimes, leur banque d'espoir est victime des succès qu'ils ont eus pendant des années. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est juste un constat de la, de la réalité. Très d'accord avec toi, JB. Par contre, ça amène à ma prochaine question. Est-ce que les euh, capitales de Washington doivent déjà miser sur ce qui va prendre la succession d'un Ovechkin puis d'un Backstrom? Je ne dis pas qu'ils sont finis. Je ne dis pas qu'ils n'ont plus du bon hockey à offrir. Mais est-ce qu'on doit déjà se mettre en mode, eh, mais que ce soit, ça soit plus autre autres, qui, qui vont être les leaders de cette équipe-là? Évidemment, il va falloir que ça se fasse. Quand, je le sais pas, cette organisation-là, elle a une vision vraiment de, de, de moment présent de court terme. Euh, J'ai de voir Todd McLellan, comment il va envisager tout ça, mais je pense que ça doit se faire au cours des, je dirais, deux ou trois prochaines années. Hein. Parce que, tu sais, il y a un Brakowski, moi, je suis pas convaincu qu'il peut prendre ce rôle-là. Kuznevsov est déjà rendu, je pense, ses 26 ans. Fait quand Ovechkin sera plus là, ce pas nécessairement lui qui va y rester le plus longtemps de, de hockey. Tu as un Vrana qui est, euh, qui est encore jeune et c'est tout en attaque. Tu pas. Plus de gros prospects que ça. Puis même dans le pipeline de l'organisation, tu qui qui est vraiment incroyable. Non, non, absolument. Oui, oui faut que, qu il faut qu'il dessine le futur portrait de son organisation. Euh, on s'en vient vers là, ça, j'en suis persuadé. Je pense qu'on a peut-être le, le futur capitaine déjà au sein de l'organisation. On verra bien ce qui se passe. Mais je pense que Tom Wilson va pouvoir arborer cette lettre de noblesse-là, le jour où Ovechkin retirera, tu sais, Wilson va être rendu à 28-29 ans peut-être. Mais oui, c'est sûr qu'il faut penser à reconstruire parce que là, les, les, le noyau vieillit, le pipeline n'est pas rempli. Fait qu'absolument, moi, je pense qu'il faut que ça se passe d'ici les deux prochaines années. faut faut qu'il y ait la vision de préparer le futur. Mm. Ça, ça va, ça va inclure de peut-être faire des, des échanges pour aller chercher des choix, de sacrifier euh, du talent dans l'immédiat. Si on voit, tu un peu comme les Rangers, de ne pas attendre qu'il euh, n'y qu ait plus de bonnes performances pour faire le choix crucial de passer par la case de reconstruction. Oui, ouais, absolument. C'est un, y a... un choix qui est pas facile pour une organisation. Là. Ben non, Ils ne sont ben pas non, rendus là, mais éventuellement, euh, c'est potentiellement un, un truc qu'on va devoir réfléchir. Ouais. Oui, parce que, tu sais, moi, peut-être que je vis dans un monde de licorne et d'arc-en-ciel, mais j écoute, j'ai de la misère à envisager qu'Oveshkin puisse ralentir. Et pourtant, ça va arriver. Je sais que ça va arriver, mais à chaque année, on dit, ouais, là, c'est là. là. Ouais, là, c'est là. Puis il nous sort des 40 goals pareil à chaque année. Puis, t'sais, t'sais, il, Écoute, je ne vois pas. Je ne vois pas ça arriver pour les cinq prochaines saisons, sûr et certain. Ça veut pas dire qu'il faut pas préparer l'après, mais je pense que ça te donne un coussin pour pas rocher les choses, pas euh, prendre des décisions vite, vite à la sauvette. Euh, tu sais, je pense que justement tu as comme ces deux si on parle d'Ovechkin et Backstrom sont encore bien en selle pour être des bons leaders productifs minimum 50 années. Mm -hmm. Puis leurs contrats même s'ils sont, euh, sont relativement lourds pour leur équipe, Backstrom est à 6.7 et euh, Ovechkin est, est à 9.5. Euh, Ovechkin son contrat va terminer quand il va avoir 35 ans. Fait que vraiment où est-ce que tu sais il va décliner c ça va être proche de, -de là. Ben, son salaire va pouvoir suivre aussi. Puis Backstrom il va terminer son contrat à 32 ans. Fait que euh, probablement que Backstrom s'y signe pour à peu près le même montant, ça va être beau. Là. Fait que je pense que côté masse salariale, les caps sont dans une, sont dans une pas pire situation là, par rapport à ces, euh, ces deux éléments-là. Ouais, puis tu parles de masse. Je vais te parler de masse de poids. Ovechkin a perdu presque 20 livres à 32 hein? ans. Tu sais, le, le gars est dédié à son sport. Il a pris ça peut-être plus mollo, les entraînements, euh, dans le passé. T'sais, il y avait une petite bédène, on ne se cachera pas. Là. Je peux, vous l'avez sûrement vu. Oui, oui, oui. Mais là, il est arrivé 20 livres plus léger. Moi, ça me démontre qu'il Tu sais, regarde, j'ai 32 ans. Je le sais que ce plus pareil comme quand j'avais 26-27 ans. Ça démontre toute la grande maturité que ce gars-là a acquis. Une petite bédène, qui se va 72 goals. Est incroyable. Ah, la vie est belle, hein? Ouais. D'ailleurs, euh, cette saison-ci, euh, Ovechkin, j'ai l'impression qu'on fait un spécial sur lui, mais il est tellement le, le cœur et l'âme de cette formation-là. Cette saison-ci, Ovechkin a atteint le plateau des 600 buts. Puis euh, dans le même article, là, la citation que je vous ai lue euh, lu tantôt, euh, dans le même article, on mentionnait que d'ici la fin de son contrat, il était sur un PC pour pas loin de 750 buts. Malade dans l'hockey d'aujourd'hui, ouais. c'est malade. C'est complètement malade. Puis Mike Bossy, qui est l'un des meilleurs marqueurs naturels qui est passé dans la nationale, le lui-même dit si Alex Ovechkin avait joué dans mon temps, ça aurait été juste débile. Ben, écoute, j'ose même pas imaginer. Mais ça, c'est à peu près n'importe quel joueur. Je pense que Crosby, euh, à l'époque, il euh, y aurait fait euh, des saisons de 200 points. va pas là. Non, non, je ne suis pas fin, hein. <rire> <rire> Va pas là, tu touches pas à Wayne, avec Sydney surtout, touche pas à Wayne. Mais, mais, ok, dans le style de jeu, je pense que McDavid aurait pu faire des performances très proches d'un Wayne. Oui, je pense que oui, j'ai jamais vu un. Ouais, non, mais écoute, ouais, non, mais tu sais, là, c'est les capes Partez-moi pas, scanner, McDavid, parce que tu sais. OK, regarde. on s'en reprendra, on s'en reprendra. <rire> ouais, c'est ça. <rire> mais <rire> non, mais Oveskin, oh, là, écoute, c'est, c'est, tu sais, j'ai quelques années de plus que vous autres. Les gars, là, moi, j'étais quand même assez vieux pour me rappeler de Mike Bossy, puis tu sais. J'en ai vu des machines à scorer des buts. J'ai vu les belles années de Pavel Buret. J'ai vu les belles saisons de Mike Bossy. J'ai vu les saisons de fou de Brett Hall, de Wayne Gretzky, de Mario Lemieux, de Jagger. Puis Écoute, Ovechkin il est dans le top de cette liste-là. Là. Il, il est régulier comme un métronome. Euh, il, il est aidé tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, il trouve tout le temps le moyen de, même si tout le monde le cherche à la glace il trouve tout le temps le moyen de se faire oublier à quelque part ou que la rondelle se ramasse en avant-de-bue et que l'arbre finit c est, c est, ça ne ça s'apprend pas il y a un instinct de être capable d'aller se cacher en arrière des défenseurs De savoir aussi que la rondelle s'en va. Euh, C'est un des joueurs les plus électrisants que j'ai vu de ma vie. Colin que t'es fin. Hey. <rire> je pense que je vais <rire> me mettre à te parler plus souvent, là, euh, Sly. Ça fait du bien, hein? <rire> hey, mais j'ai une anecdote à vous conter au Vitchkin que j'ai déjà rencontré. Ah! En 2012, euh, je suis allé avec des amis voir le Canadien contre les Capitals puis on couchait à l'hôtel le cristal en billet avec le sandbel le sandbel puis de couché au cristal tab à slack le cristal. Ça m'a rien coûté, ce là C'est pour ça que j'ai écouté là. J'ai okay. écouté Mais là, je prends l'ascenseur, je monte en haut, je rencontre Stéphane Langdo avec deux chaises bleues de chambre, puis je me mets à jaser avec. C'est <rire> juste... lui qui traînait chaises bleues? ou? Non, non, il y avait né... deux gars avec lui. OK. <rire> fait qu'on se met à José, il dit Je viens d'interviewer Ovechkin. Ah, oh, ouais, OK. Fait que, tu sais, les Capitals se couchaient dans le même hôtel que nous autres. Fait que ça, c'était le soir avant le match. Le lendemain, on se lève, tu sais, puis. Fait nos affaires, tout ça. Puis euh, le soir, avant d'aller au spa, on sort toutes. Moi et mes deux chums. puis euh, On attendait un autre de nos chums dans l'entrée, le, dans si on veut, de l'hôtel. Puis euh, moi, j'étais comme de dos au couloir. Puis mon chum me disait « Hey, Ovechkin! » Fait que là, ben voyons, je me vais. Fait que t'avais Ovechkin, Perrault, euh, Alex Sémine, qui étaient tous ensemble, s'en venaient. Powetchkin avait des écouteurs sur la tête, puis il est venu s'asseoir sur une genre de petite table droite à côté de nous autres. Bon, J'ai dit c'est le moment. C'est le moment où jamais. C'est là! Fait que je m'envoie avec mon anglais qui est ouf sur la coche. Je suis sarcastique ici, les boys. Ah Non, non, non, okay. le, le gros niveau, là. Ah, non, exact. <rire> là, Ton anglais de la b 2 <rire> C'est ça, exactement. J'ai demandé une photo, puis il m'a fait signe que non. Il m'a même pas répondu. Il m'a fait signe que non avec la tête puis il est parti. Fait que là. Je sais pas si je fait, devais être... Frustré, fait que la seule fois que t'as as croisé Avechkin, il t'a déçu. Ouais, ben, il poche. a déçu. Puis là, il y a un de mes chums qui dit, Chris Drew, euh, fais-toi en pas avec ça. Le gars est dans sa game, il a ses écouteurs, ses oreilles, il va avoir, il va être tranquille, il se prépare. J'ai dit oui, mais si Taze ou Crosby, je sais que tu l'aimes pas, cela, je l'aime pas plus que toi, là, mais si l'un des deux m'avait vu, il m'aurait signé des autographes. Fait que ça m'avait un peu chatouillé. Oui, mais, mais tu dis ça et peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. <rire> t'sais, on ne le pas. C'était si ouais. pas dans la même situation exactement, c'est dur de comparer, mais c'est vrai que Crosby il y a une accessibilité que et des fois je comprends pas. Tu sais, quand tu le vois. Mais de moins euh, en moins, par exemple. Ben, il est allé jouer au à 4 en blanc. ouais mais ça, c'est une autre histoire. Là. <rire> puis, puis ce pas pour chier sur Crosby, là, je l'ai souvent dit. Tu Et regarde, on va régler ça. J'ai tout le respect du monde pour le talent de Sidney Crosby. Je trouve juste que c'est un jaune. Il n'y oh, a, a pas besoin ça. de donner les coups d'un gosse et toutes ces affaires-là. Bref, anyway. Mais moi, je t'ai fait un one-up sur ton sur ton anecdote d'Alex Ovechkin. Je sais pas si je t'avais déjà compté ça là Jeff. Mais week-end du match des étoiles à Montréal, euh, moi, je travaillais pas loin du Centre-Belle. On a décidé de sortir avec mes chums, mais mes chums avaient été euh, à la confrontation. On décide de sortir après, puis on se ramasse dans le même bar où est-ce que, genre, tous les joueurs de la ligue sont un défunt bar dont je me rappelle plus le nom, mais bref, euh, on se ramasse là. Puis, Ovechkin, il est sur une sale brosse. Les bras d'un au DJ boot. <rire> puis, finalement, dans cette soirée-là, genre, je me fais rentrer dedans par un, par un... Par un ticu, on fait comme non, on quoi. c'est Patrick King <rire> qui avait renversé sa bière sur mon chum Phil, puis qui finalement nous a payé une bouteille pour se faire pardonner. Nice. Fait que j'ai vu Ovechkin faire le DJ sa brosse solide. Avec Jean huit puis tout l'entour, évidemment. Et on se fait payer une bouteille par Patrick King. Wow. Ça, ça, ça devait être le fun, un party avec ces deux-là. Oui, tu... ben, ben écoute, on n'a pas fait de la party avec mais ces deux-là. Non, mais l'environnement, puis le type de, de soirée, ça doit. Tu sais, c'est la grosse ligue, mais ça devait être la grosse ligue aussi dans ce bar-là. Là. Et hey, ouais. my God, écoute, tu sais, en toute honnêteté, n'importe quel gars dans ce bar-là, Aurait pu se mettre tout nu, puis courir sur le bord, puis il n'existait pas. <rire> Parce que les filles étaient toutes après, tu sais, les Taves, puis les Kane, puis les. Tu sais, puis on recule à là, 8 ou 9 ans en arrière, là. Tu sais, c'était tous des gars qui, qui, qui étaient dans la jeune vingtaine, célibataires, euh, tu sais. Fait que, non, c'est ça, c'était une belle soirée bien arrosée. Ouais, puis, euh, Ovechkin, une autre anecdote. Qui vient d'où. Ben non, je ne dirais pas d'où ce qu'elle vient celle-là, par non, exemple. Non, dis-le pas, dis pas. Mais raconte <rire> l'anecdote, mais dis pas de où Camille. Mais, il y a Ovechkin, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, il y avait une limousine, puis il avait embauché un de ses chums qui venait de la Russie, puis il donnait genre 150 000, 200 000 par année à le voyager. Fait que là, lui, il allait d'un bord, virait des brosses, mais il ne chauffait jamais son char, c'était son chum qui le chauffait. Euh, comme je vous dis, je ne sais pas si c'est encore effectif. Un lieu responsable. Oui, exact. Non, non, mais non, tu je pense qu'il s'est qu calmé, justement, là, comme on l'a vu, t'sais, t'sais, il s'est marié, le gars, il s'est pris en main, tu on l'a vu avec ses 20 livres de perdus, mais tu sais, on, on dit 20 livres de perdus, mais dans le fond, il a perdu bien plus de gras que ça, c'est juste qu'il s'est rajouté du muscle par-dessus ça aussi. Oui, exact mais ça, ça m'amène euh, de la réflexion où, on a déjà jasé cela et de comment est-ce que nous autres on aurait fait dans la ligne nationale de, de perdre la tête ou non puis d'être focus sur game à cet âge-là avec ces salaires-là puis ce, ce genre de train de vie-là mais même juste le fait de trouver la fille avec qui tu vas te marier j'imagine même pas comment est-ce que tu fais le tri à travers toutes celles que tout ce qu'ils veulent c'est ton cash Versus celle qui va être peut-être la bonne. C'est pas juste ça qu'elle veut. Là. Ça doit être quelque ouais. chose. Juste ça, là, juste faire ce tri-là. C'est comme. Ben tu remarqueras qu'aussi souvent, ces gars-là, ils. Euh, y, y... Ils marient genre leur blonde secondaire souvent. Ouais. C'est comme euh, Giroud, c'est une fille de... Lui vient de... Il a grandi à Hearst, sa fille... Sa, sa, pas sa fille, sa blonde, elle vient de, de Cap, qui est comme la petite ville à côté. C'est à une heure de route. Là. Fait que, tu sais, ils viennent du même patelin. Là. Ouais. ouais. Fait que... Ah oui, l'autre question, j'avais une autre, une autre affaire. Je voulais qu'on parle un peu de Barry Trotz. Euh, je, voulais, je voulais savoir euh, comment est-ce euh, il participe au succès de l'équipe, parce que euh, Ovechkin, puis même les Caps en général, ça, euh, ça a souvent été euh, vu comme une formation qui était pas nécessairement facile à coacher, euh, qui y avait des coach killers là-dedans, puis que c'était, on, on sait, c'est le, le cliché dans les Nationales, que le coach est plus facile à changer que les vedettes du club, mais particulièrement les Caps ont, ont fait une tournée, une coupe de fois d'entraîneurs, et jusqu'à quel point ce coach-là, lui, Et bien en celle, il fait une différence dans la formation. Il est incroyable, Eric Roth. Pour moi, c'est l'un des trois meilleurs coachs du circuit. C'est un, un bonhomme qui est très, très axé sur la famille, les choses familiales. Il y a souvent des activités familiales avec les caps. Il va souvent donner des... Par le passé, le dimanche, les joueurs ne pratiquaient jamais donnait off à ses joueurs le dimanche pour qu'ils passent du temps en famille. Ça, les joueurs apprécient vraiment ça. Il a trouvé des rôles à chacun de ses joueurs. Il a amené Ovechkin à un autre niveau de maturité. J'ai, tu j'ai rien entendu ou lu des choses négatives à l'égard de Barry Trotz. C'est le meilleur entraîneur que cette équipe-là a eu et de loin, de très loin même. Euh, il fait un boulot colossal. Il est là depuis 2014 puis il va être encore là encore longtemps, selon moi. C'est un winner. Il s'est adapté aux, euh, aux années, aux années 2015, 16, 17, 18. C'est très différent de là, 10, 12 ou 15 ans. Euh, moi, moi j'apprécie ce bonhomme-là énormément. Ben, tu viens de dire exactement où est-ce que je m'en allais. Barry Trott, c'est un gars de la vieille école, mais qui a été capable de s'ajuster au hockey d'aujourd'hui, ce qui est tout à son honneur. Et on on voit ce que ça lui rapporte. Puis je pense pas me tromper en affirmant que tu vois que, entre autres, Ovechkin aime Barry Trotts. Il aime jouer pour Barry Trotts. Ça n'a pas été le cas avec tous ses entraîneurs. Il y a eu des frictions avec d'autres en, entraîneurs, mais tu regardes leur relation. Puis oui, il y a la maturité d'Oveskin aussi et tout, et tout, et tout, là, mais je pense que Trotts, il y a été pour beaucoup dans cette atteinte de maturité-là. Il a été un peu comme un genre de mentor pour ces, ces gars-là, -là, pour les amener à un autre niveau, de, au niveau de la glace, mais aussi au niveau de la maturité, puis du leadership, puis de comment bien gérer toutes tes affaires. -là. Absolument. Il a, il a vraiment changé. On l'a senti aussitôt qui est arrivé en 2014. On a vu... On, on a senti que ça allait changer puis c'est le cas, c'est c'est une équipe qui est différente puis euh, c'est un pilote extraordinaire, je le répète là pis, il était 10 ans ou peut-être un peu plus là avec euh, David Poyle puis les prédateurs de Nashville, qui d'ailleurs David Poyle il était en poste pendant 15 ans avec les Capitals de Washington comme euh, directeur général. Donc, tu c'est une équipe qui essaie d'être euh, de garder ces personnes longtemps dans la même dans le dans le même siège. Euh, J'étais en amour avec cette équipe-là, les boys. Là. <rire> c est, c est, c est... Quel drôle de shape de tête, par exemple. C'est le Barry Trott. Il ouais, n'y a, <rire> y a pas de cou. Il n'y a pas de <rire> cou. C'est drôle. C'est le petit monsieur pas de cou, mais avec <rire> un double menton. <rire> ah non, mais c'est ça le pire. C'est que tu, tu le vois comme il est en dessous d'entraînement. De, il n'est pas overweight. Là. Il a juste une tête De ballon. C'est <rire> -ce ah, vrai. Est, est il, euh, il est drôle. Ouais, euh, ouais. La semaine passée, euh, les, les Caps ont participé à un match extérieur euh, contre les, euh, les Maple Leafs. D'ailleurs, les Leafs, quel suit blanc, trop blanc, weird. Euh, une Le signe blanc, les culottes euh, blanches, tout est... c'était trop blanc. On se serait cru dans une annonce de Tide Pods. Ah, ça n'avait pas de bon sens. <rire> Y a-t-il trop de... Ça me permet d'aborder le, le sujet. Y a-t-il trop de matchs extérieurs? Est-ce que vous êtes encore... Euh, Avez-vous encore le goût? Êtes-vous encore attiré par ce genre d'événement-là? Non. Non, parce que c'est plus un événement. T'en as quoi? Cinq, six par année, pense. je pense. que oui. Tu sais, quand il y en a un, c'est super cool. T'en as un, c'est even, événement, yes. <coughs> Et là, tu en as tellement que tu te dis, ah, oh, ben là, c'est un match comme un autre. Oui, mais, mais tu sais, je trouve ça le fun aussi quand ça a lieu dans, tu sais, là, c'est l'amateur de balle en toi qui va, t'sais, qui va frissonner. Mais, tu sais, quand ça a lieu euh, au Wrigley Field, au, tu sais, euh, à Fenway, au Yankee Stadium, tu sais, dans des places historiques, là dans des stades légendaires que là, tu mets une glace dans le milieu de ça, puis tu prends deux équipes avec une bonne rivalité, ça fait de quoi de beau, là? Oui, je suis d'accord que ça fait... Oui, c'est beau, mais je trouve qu'il en a trop quand même, tu sais. Moi, je trouvais ça cool. Tu avais un match le 1er janvier, on était emballé on avait hâte, mais tu cette année, j'ai pas eu cet engouement-là, puis l'an passé non plus, c'est peut-être juste moi, là. Non, mais c'est un fait qu'il y en a trop, mais c'est justement, c'est parce qu'au début, c'était plus réservé pour des, pour des gros stades, pour, pour des choses comme ça. Euh, tandis que maintenant, c'est comme Bah, bon, ben tout en veut une, tout en veut une, tout en veut une, bon, ok, tu sais, tout un stade, ok, gros, on t'en on, on, on va t'en donner un aussi. Moi, ce que je verrais, moi, personnellement, euh, Moi, je verrais le match des étoiles à l'extérieur. Ben, on y est dû pour avoir quelque chose de nouveau concernant le match des étoiles parce qu'année après année, tout le monde a le même commentaire que c'est de la merde. Fait que, peut-être qu'en faisant ça, l'événement irait à un autre niveau. C'est pas fou ton idée. Tu sais, ton 3 contre 3, que, que c'est pour t'sais, t'sais, que tu ramènes ça à quand on mettait les bâtons dans le milieu, et puis on jouait à la patinoire du coin. Si tu ramènes ça de même, il me semble que les gars vont. Ils, ils vont. J'ai comme l'impression qu'ils vont comme plus pouvoir profiter du moment. T'sais. Il y en a eu un cette année avec Montréal contre Ottawa. Puis, Carey Price s'est fait chier dessus pendant une, pen, pendant une semaine parce qu'après le match, même s'il avait perdu, il disait que c'était une belle expérience. Ben, il y a raison. Ouais. Ben, oui. Mais, tu sais, là. Quand un match de saison régulière, je pense que les gars ne peuvent pas euh, en profiter parce qu'il y a un enjeu, tu sais. Il faut que tu gagnes ta game à cause de la parité. Tu es tellement, si tu sais, si tu veux faire les playoffs, tu n'as pas le choix. Tandis qu'avec le match des étoiles, ben, il me semble que les gars pourraient en profiter. Oui, c'est ça. Puis il y aurait le, le côté spécial de l'événement. Euh, D'ailleurs, le fait qu'il n'y en ait pas eu encore à Montréal, ça c'est un peu bizarre avec le nombre qu'il y a eu euh, jusqu'à maintenant. Ouais, euh, mais t'as pas de stade pour... Euh... Ouais, non, je comprends, mais logiquement, il devrait, euh, devrait y avoir une occasion de, de ce type-là. Enlevez-le-toi sur le stade! Écolier. <rire> <C 'est> <rire> <'ai aussi>. ouais. <rire> Pendant des rénaux, là. règlez le problème, enlevez-le-toi. Euh, mais l'autre affaire, c'est que... Je trouve que c'est le genre de match que si c'est pas une occasion spéciale, la foule est tellement loin que ça fait que c'est un match qui y plus d'ambiance. Ottawa c'était l'enfer. Tu avais deux patinoires, tu avais celle pour la game, tu avais celle pour le, comme le show d'avant-match qui ont fake du noir. Écoute, c'était n'importe quoi là. Puis le monde sont tellement loin que tu plus... De... Je vois pas l'avantage pour une personne d'aller voir ce match-là live. Déjà, dans le fond du stade euh, du Centre belle tu es loin et tu ne vois quasiment rien. Tu es mieux sur l'écran euh, géant. Là-bas, ça n'a pas de bon sens. Tu n'as pas d'écran géant, tu vois les joueurs, tu ne vois quasiment pas. Il n'y a pas d'ambiance parce que le son s'évapore. Mais non, tu as un terrain de baseball, tu sais. Puis tu vas mettre une petite glace dans le milieu de ça. Tu sais, dans le temps, on disait que les expos, ça marchait pas parce que le, parce que tu étais trop loin de l'action. La, de là, tu vas, là, tu vas sacrer une glace en plein milieu de ce terrain-là. C'est clair que le gars qui est dans les bleachers en haut, là, il, il voit le fucker. Mm -hmm. Fait que moi, euh, les matchs euh, extérieurs, là. Non, trop. ça me. Ouais, c'est ça. Ça m'émousse plus comme que ça pouvait. Euh c'était excitant les premières années, là, mais, euh, non, c'est ça, tu sais, ils trouvent plein de noms, le, le Stadium Series, je trouve ça que, à la limite, je trouve ça correct, comme on a dit, la game du 1er janvier, c'est une tradition, c'est correct, tu mais de n'en remettre pff, plein d'autres noms. Je trouve que justement, ça a comme perdu tout son charme. Mais bon, tu sais, on ne peut pas leur en vouloir. Que quand tu veux, quand tu veux, quand tu es capable de vendre 60 000 billets au lieu de 18 000, c'est ça. C'est talks. Oui, exact. C'est juste dommage que ça ne serve pas le hockey. Mais en même temps, regarde. au nombre des décisions que Gary Bedman a pris qui ne servent pas le hockey, puis il est encore là, pff, <rire> on ne changera, changera pas sa game à lui. Si euh, on avait un truc à euh, souhaiter pour les Caps de Washington, ça serait quoi, Jeff? Puis à la les pingouins. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Pas pogner pingouin série, ça. Ça serait le best, style. Évidemment, chouette une première Coupe Stanley à cette organisation-là <rire> qui mérite amplement. Là. Ils sont arrivés dans la ligue en 1974, ils ont fait des belles choses, puis moi, ils je sont rendus à avoir une Coupe Stanley bâtard. Ouais, moi je, moi, je suis bien d'accord avec toi, mais tu sais, je vais retirer ce que j'ai dit finalement. Moi, je, moi, honnêtement, là, oui, j'aimerais qu'ils gagne. Euh, même si c'est pas mon équipe, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup, euh, que j'ai toujours aimée malgré, malgré tout, là. Euh, mais, euh, Plus qu'une coupe Stanley, moi, je pense que j'aimerais ça qu'il y a, qu y a gagné, mais quand en plus, il y pas passé à travers des pingouins. Je eu pas ça. C'est vrai que ça, là, ah! Là, tu fermes la gueule à tout le monde. Ah ben oui, en il n'y a, y a, y a plus jamais d'histoire de Choker. Ils vont nous lâcher avec le fait que Weschke n'est pas capable de gagner un grosse game. Euh, il, il, tu fermes la gueule à tout le monde. Tu as gagner que... contre Crosby aussi, parce qu'on parle des Olympiques euh, aussi dans le lot, là de ces confrontations que produis toujours gagnait. Junior aussi. C'est <coughs> ouais. ça. Fait que non non ça ça serait, euh, ça serait merveilleux. Mais là ok euh, advenant là, tout ça euh, est-ce qu'il manque de quoi au Caps? Est-ce qu'il y, y a un élément déclencheur qui manque ou toutes les, les pièces de puzzle sont là? Ben moi pour moi toutes les pièces de puzzle sont là. Oui, ouais, moi, moi, je suis d'accord avec ça aussi, là, même si je ne les suis pas nécessairement autant que Jeff. Évidemment, je peux juste être d'accord avec lui parce que c'est lui qui est l'expert des caps. Euh, mais non, c'est justement pis, le fait qu'il n'a même pas essayé nécessairement de bouger. Parce que oui, ils sont peut-être à côté sur le plafond salarial, mais de la gymnastique avec le plafond salarial, on, on le voit souvent. Là, il prend ce contrôle là tu sais. Il y a toujours moyen de bouger pareil là. Euh, non, moi je pense que moi, je pense que cette année là, c'est probablement l'année que que, que j'y crois le plus. Moi je dirais qu'il manque un petit quelque chose en défensive, mais. C'est dur, là, parce que si tu compares avec euh, des dé défensives euh, élites, si on parle de Calgary, on parle de ben, Tampa, là maintenant, avec McDonough, mais il n'a pas encore joué avec sa nouvelle équipe. Euh, on parle de, de Nashville. Je pense pas qu'on puisse comparer la défensive des Caps avec, euh, avec celle-là. Non, mais tu... non, mais est-ce que les Pingouins ont une défensive si supérieure à celle de Washington? Ben, Ils viennent pis, quand même de je... gagner deux Coupes Stanley. Oui, mais je te dirais qu'il y a une question de, de chemin aussi euh, dans la dernière, euh, dans la dernière ben, Coupe qu'ils ont gagnée. Il mais... ne faut pas oublier qu'est-ce qui gagne des championnats. Ce pas juste la défensive. Il y a la, la ligne de centre qui est très importante. On le voit avec les Pingouins. Ils ont eu Crosby, Malkin, Bonino. Euh, cette année, ben, on regarde la ligne de centre encore des caps. On a Backstrom, Kuznetsov, Heller. C'est une ligne de centre qui est très intéressante. On a un gardien de but parce que oui, la défensive est importante, mais moi, je trouve que la ligne de centre, c'est une autre position qui est névralgique. On l'a vu avec les Preds, ah, ils ont une défensive colossale, incroyable, la meilleure défensive de la Ligue, mais la ligne de centre manquait des pions. On a rajouté euh, Kyle Turris à cette ligne de centre-là, qui a bien fait à son arrivée, c'est plus laborieux, mais... C'est une position qui est très importante aussi. J'y il ne faut pas la négliger. Oui, tout à fait. Ça, ça là-dessus, il y a ouais. un avantage sur bien d'autres clips. Moi, ça fait le tour des sujets que j'avais euh, en banque. Sylvain, as tu as-tu un petit truc dans ton, euh, dans ton chapeau? Euh, ben, moi, il y a eu y une affaire euh, parce que, bizarrement, oui, j'ai toujours aimé les Capitals. Moi, j'ai accroché sur le Jersey quand j'étais jeune. J'ai toujours trouvé que. Le Jersey, ben, celui qui sont revenus un peu, là, tu plus classique avec les étoiles, j'étais tombé en amour avec ce Jersey-là aussi. Puis moi, dans ta liste de, de joueurs que tu as dit, Jeff, tu n'as pas parlé de mon joueur préféré de l'histoire des Capitals. Quoi, Mike Gardner? Mmh. Ben, oui. ben le oui. Gars, le, oui, le gars le plus sous-estimé de l'histoire de la Ligue nationale. 397 goals avec les Caps. Euh, je ne l'ai pas oublié. On a juste pas. De... Tu sais, moi, j'ai aimé Scott Stevens. <coughs> Il a joué avec les Caps. Ouais. Je l'ai aimé par après, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, crime. Il a déjà joué avec les Caps. Fait que, j'ai aimé Bondra, j'ai aimé uh, Dale Hunter, j'ai aimé... Ah, euh, moi, j'ai jamais moi, j'ai jamais aimé euh. Dale Hunter, mais, ça vient de Montréal-Québec et que c'est un jaune. ça remonte à là, là, mais, non, mais Mike Gartner, écoute, tu il... C'est un gars que tu n'entends jamais parler, mais il a fini avec en haut de 700 buts dans sa, dans sa carrière. Il y a quoi? Il y a 15. 8. Ouais, il y a comme. Si ma mémoire avait bonne, c'est 14 ou 15 saisons de plus de 30 buts. Tu sais, c'est des chiffres incroyables. Il était régulier à chaque année. Puis le coup de patin de ce gars-là, je pense que c'est un des plus beaux coups de patin que j'ai vu dans 15 ma 15 saisons de, de plus de 30 buts. Hey. 15 saisons de 30 goals, ouais. Ouais, c'est 108 goals, c'est quelque chose. Mais je t'ai parlé de Dale Hunter. Je vais vous laisser sur une autre anecdote. En 93, ouais. en 93, euh, Dale Hunter a frappé Pierre Turgeon puis Hunter, il y a eu 21 matchs de suspension. Vous vous souvenez tout ouais, de tout? Oui. C'est plus jeune, JB? Oui, oui, oui, j'ai vu ça. Ben Pierre Turgeon est originaire de Rouen-Noranda, puis on a une école d'hockey à Rouen-Noranda. En quand 93, je m'en vais à l'école hockey. puis Pierre Turgeon, c'est mon, mon coach, mon enseignant de cette journée-là puis je me ramasse dans le coin là avec lui puis je dis "Hey Pierre, je voulais juste te dire, moi mon équipe c'est les Capitals." Je <rire> Il coupé du camp. <rire> Mais il a ri. J'avais 13 ans, 12-13 ans là, à cette époque-là. Il m'a fait un petit sourire, puis il m'a tapé sa jambe bien. Ah que... oui, mais tu sais, un, un kid. <rire> Moi, je me rappelle, euh, parce que je viens du Lac-Saint-Jean, Mario Tremblay, euh, à Mané vient euh, à cette époque-là. Il était coach adjoint avec le Wild avec Jacques Lemaire, qui était le coach en chef. Et il vient à l'école, c'était lui qui était le président d'honneur le tournoi de golf de notre école, puisque c'est une école privée. Cette année-là, c'était lui le président d'honneur. Et donc, il vient passer, tu sais, faire une petite conférence et séance de questions. Je suis le kid, secondaire 1, je pense secondaire 2. Puis je lui demande, pourquoi t'as fait sortir, Patrick, quoi de Montréal? Depuis ce temps-là, on ne plus. C'est bien qu'il s'y attendait. Oh, quand on est jeune hein, ouais. on, on se filtre on n'a pas de filtre quoi que j'en ai pas tant que ça rendu à 37 ans Moi non plus j'en ai pas tant que ça euh, j'ai même un de mes amis qui pourrait vous conter une bonne anecdote avec, avec moi et Michel Bergeron et Jacques Demers. C'était c'était assez savoureux. Vous y revenir vois? dans un autre show. <rire> Exactement, ouais. les boys, fait que Un gros merci, Jeff, pour ton passage euh, sur la POC. Une deuxième en deux semaines. Là, la semaine prochaine, n'attendez-vous pas à ce qu'il soit là. Il sera pas là. Oh. Oh. <rire> on l'aime, Meldrou. Oui, on je, je vous aime aussi, boys. Merci beaucoup <rire> de m'avoir invité. C'est le temps de plugger tes shows, euh, Jeff. Ah, tu veux que je plugge ça? Ben oui, fais ça là, euh, Guitare des oui. whisky et euh, Passion MLB. Hey non, mais venez m'écouter parce que moi, mon vrai sport, c'est la balle. Puis j'ai un podcast avec ma femme, Alexandra Philibert, mon meilleur chum, Frank de Teng doyon Passion MLB, le podcast, passionmlb.com. On donne des articles 5-6 par jour. On a un podcast qui sort par semaine. Puis j'ai aussi guitare et whisky que je fais avec euh, ma conjointe. t'es pas vraiment fois. un amateur de, de whisky. De, J'aime pas le whisky. <rire> C'est la deuxième mais boisson. Ça <rire> fitait, tu sais. Puis <rire> on parle de, de, de country parce que j'ai découvert que j'aimais ça. Fait que. Venez nous écouter, on charge. Dieu qu'on on... a eu des débats souvent là-dessus, puis que tu me disais comment que c'était de la merde. Ouais, ouais, ouais, ouais, Mais là, tu sais, tu quoi, là? Slide, je suis rendu même plus loin. Je suis rendu dans le halt, là. Tu sais, le mouvement country halt, là, là. Hey Jusque-là, là. là. C'est rendu ça mon dada. Mais on fait un show deux semaines. Là, on n'a pas fait plus un mois à cause du déménagement. Ma conjointe est en... qui est arrivée à rouen Fait que, euh, on a Passion MLB et Guitare et Whisky qu'on rend ensemble. Cool. Si je peux me permettre de vous mettre une recommandation, moi, euh, moi j'ai toujours aimé le baseball. Le, le départ des expos m'a fait atrocement mal. J'ai complètement abandonné le baseball jusqu'à ce que mon chum Drouin commence ses podcasts, puis ses articles, puis tout. À cause de ça... Tu as redonné la foi. Moi, ouais, j'ai recommencé à me réintéresser à la balle. Ouais, wow. Je suis content que tu me dises ça parce que c'est un sport merveilleux. Oui, j'aurais jamais autant de passion que toi. Moi, j'ai de la misère à le regarder à la télé. Je trouve ça plat le... qu'elle crisse, mais. <rire> mais c'est le plus beau sport à regarder <rire> Vous avez le droit. sur place. Non, sur place, là, c'est le sport le plus auditif. Hey, écoute, un moment donné, je vous conterai une anecdote euh, la seule fois que je suis allé aux Expos. Fait que, euh okay, écoute, je pense qu'on ligne pour un show seulement anecdote. On, on fera un, un <rire> show d'anecdotes. Parce, parce qu'on a plusieurs sur le hold. Et Jeff, je veux juste te faire chier en disant que j'ai acheté mes billets pour Zach Brown Band le 13 juillet à Toronto. Ah ben On va peut-être se voir là. Oh! Ah, ben, <rire> c'est un rendez-vous. Écoute, quel karma. Moi, il boucle les Foo Fighters le 12 juillet, puis le Sack Brown Ben le 13 juillet. Ah, J'ai vu ça. Tu vas avoir des belles vacances. Toi. La vie bien ça faite, va hein? être pas pire. Ça va être merveilleux. Là, euh, Ryu, ton Twitter, c'est le temps. At Slay Ryu. Vous pouvez toujours euh, me faire des coucous. Puis, euh, c'est ça. Sinon, je suis régulièrement ici sur l'APOC. Tu dis d'avance sur notre Facebook aussi. <rire> je, sur, sur notre Facebook, j'essaie de ne pas dire de mal. Tu, tu te, tu te pognes avec de plus en plus d'auditeurs. J'adore ça. <rire> non, sur d'autres posts de d'autres gens. Pas ah, sur notre vrai, page. C'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, excuse-moi. Je ne veux bon. plus le... Les niveaux. <rire> <rire> Sinon, moi, euh, pour ce qui est Twitter, je vais gagner sur Facebook. Mes autres projets, Le Magasin Général et La Réalité Augmentée. Euh, C'est deux autres podcasts. Donc, si euh, vous êtes euh, de ceux qui euh, trippent sur les anecdotes, ben, on en fait tout plein dans Le Magasin Général. Et pour La Réalité Augmentée, ben, on parle plus de cinéma. On vient de faire d'ailleurs un, un enregistrement de show sur le tout dernier film de Marvel sur... Black Panther. Donc, euh, avis à vous intéressés, c'est disponible sur iTunes. Voilà, c'est ce qui fait le tour pour la POC édition spéciale sur les Caps de Washington. Jeff, merci beaucoup pour ton temps, ton énergie et ta passion. C'était euh, un excellent moment à passer avec toi. Merci à vous autres, les boys, sponsors. se prochainement. Merci, Sly. Certainement. Hey, merci à vous deux, les boys. Merci à vous, les auditeurs. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de la Bye-bye. minds are troubled by the emptiness Destroy the middle, it's a waste of time From the perfect start to the finish line And if you're still breathing, you're the lucky ones Cause most of us are heaving through corrupted lungs Setting fire to our insides for fun Collecting names of the lovers that went wrong The lovers that went wrong Futures One day we'll Reveal the truth Setting fire